les graphies e o a e a o exercice 1 dreis Mais boot dur pleget bes bludet het präd bro exercice De evèrez e Tor Tor Kan ers Kan eres. Mez Rot